Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 7 juillet 2021. Voici les grands titres de cette édition. Un mot, et oui, personne blessé, c'est le bilan d'un accident de roulage survenu ce mercredi matin sur la colline Wingoma de la commune Mouhiga en Provence-Karouzi. Nous aurons les détails. Et deux commerçants des communes Mugamba et Rutovu écopent des amendes administratives de 300 et 500 000 francs bourrondais pour vente des produits bras roudis à des prix élevés. Entre temps, on observe une pénurie presque généralisée de ces boissons. C'est un reportage que vous allez suivre dans les zones Mouhiza et Nyakaviga, en mairie de Bujumbura. Construire un milieu urbain requiert l'obtention d'un permis de construire. Nous vous lirons la loi relative au code de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burundi. Et dans la chronique sur les messages de haine, on en saura davantage sur l'exclusion pouvant provoquer la violence de masse. Alors que dans l'actualité internationale, le Premier, ministre, le Premier ministre haïtien a annoncé l'assassinat du président de Haïti, Jovenel Moïse, par un commando. C'était dans la nuit de ce mardi à Mercredi, captez Issa écoutez la différence. Oh bonjour, un mort et eh oui, personne blessée. C'est le bilan d'un accident de roulage survenu ce mercredi matin sur la colline Erguingoma de la commune Bouhiga, en Provence-Caroussi. Trois de ces blessés qui transportaient des briques sur vélo ont été percutés par un véhicule de type Fuso, alors que cinq autres ont été blessés par des balles de fusil tirées par un policier pour disperser une foule de gens en colère qui étaient en train de jeter des pierres et des briques sur ce véhicule. Blaise Pascal Cararumi. Cet accident de son mercredi matin à la route nationale numéro 12, à la colline de Bingoma, de la zone commune de Wigan, province Carossi, a coûté la vie à un jeune garçon qui est mort sur place. Et a enregistré huit blessés. Il s'agit d'un camion de type Fuso qui a percuté les transporteurs de briques sur vélo, parmi lesquels ce garçon faisait le travail d'aide et trois de ces transporteurs ont été blessés. Cinq autres personnes ont été blessées par des balles qui ont été tirées par un policier lorsque la police était arrivée sur place pour que l'officier de police judiciaire fasse constat. Tous ces huit blessés ont été vite évacués vers l'hôpital de Mouhiga qui est à quelques mètres Du lieu de l'incident et deux hommes, l'un qui a été tiré au niveau de l'abdomen et l'autre au niveau de la poitrine, ont été transférés vers l'hôpital du cinquantenaire de Caroussi et les médecins qualifiaient ces deux cas de graves. La police explique que les balles ont été tirées lorsqu'une foule de gens lançait des pierres et briques sur ce véhicule, le véhicule dont les vitres se trouvaient déjà cassées. Depuis Caroussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Sanganiro. Merci Blaise. Une amende administrative comprise entre 300 000 et 500 000 francs burundais a été infligée à deux commerçants de boissons bras dans les communes de Mugamba et Rutovu, en province et Bururi. C'était entre les 3 et 6 juillet courant. Au niveau de l'administration dans ces communes, l'on informe que ces commerçants ont fixé des prix élevés par rapport à ceux récemment fixés par la bras À Rutovu par exemple, ils sont allés jusqu'à vendre à 2700 francs burundais une bouteille d'Amstel 65 cl dont le prix normal est de 1500 francs burundais. Jean-Pierre Misago. Un propriétaire d'un dépôt de boissons Braroudi en commune Mugamba s'est vu infliger une amende administrative de 500 000 francs burundais ce mardi. L'administration locale informe que ce commerçant spéculait depuis plusieurs mois sur la moustelle 65 centilitres et vendait un casier de Mustel à 24 000 francs burundais alors que le prix fixé par la Braroudi chez les grossistes est de 20 800 francs burundais par casier. Dans ces conditions, le consommateur a acheté à 2500 francs burundais la bouteille au lieu de 1900 francs burundais fixés par la Braroudi. Ce que l'administration ne pouvait pas accepter selon un administratif local est contacté. Un autre commerçant qui a payé une amende administrative de 300 000 francs burundais ce 3 juillet courant est un propriétaire d'un début de boisson braroudi à Rutovu. Selon l'administrateur communal de Rutovu, ce commerçant a servi à 2700 francs burundais la moustère 65 centilitres ce samedi, soit une augmentation de 800 francs burundais par bouteille en référence au prix de 1900 francs burundais fixé par la Braroudi. L'administration communale de Routovou ne pouvait pas rester les bras croisés face à cette spéculation qui ne fait qu'aggraver la cherté de la vie, selon l'administrateur communaire de Routovo. À la question de savoir pourquoi les amendes administratives diffèrent pour une même infraction, Juvent d'Aïkeza, chef de cabinet du gouverneur de Burundi dit qu'il n'y a pas de double lecture d'une même loi, mais qu'il faut veiller à ce que l'amende administrative infligée soit dans l'intervalle fixé par la loi. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Isanganiro. La production du coton attendue pour la saison 2021-2022 est de 1500 tonnes contre plus de 150 tonnes pendant la saison culturelle 2021-2021. Précision du directeur général de la compagnie de gérance du coton, Kogerko, dans un entretien avec la radio Isanganiro ce mercredi. Gustave Madjambere annonce en autre de nouvelles plantations cotonnières dans les provinces Tiancuzo et Kirundo. Jusqu'ici, la province Chivitoke abrite le grand des réserves cotonnières chiffrées à 1800 hectares sur les 2500 exploités. On l'écoute, il est au micro de Mireille Kanyang. Les cotoculteurs le disaient souvent qu'ils l'ont pris. Euh... Du coteau n'est pas vraiment satisfaisant. Nous aussi, on ne peut pas le nier. Et nous avons constaté que. Et le prix du coton n'a pas connu une augmentation comparativement au prix des vivriers. Vous parlez d'une superficie euh, exploitée, élevée en province de Chibitoke par rapport à d'autres provinces. Est-ce qu'on peut savoir sur quelle superficie le coton est cultivé en province de Chibitoke au niveau national? Au niveau de la province de Chibitoke, là, nous allons à peu près environ de 800 hectares de réserve cotonnière. Mais au niveau national, parce que ce n'est pas à Chibitoke seulement où nous, nous pratiquons le coton, c'est aussi euh, à Bubanza, dans la province de Bujumbua, dans la province de Makamba, dans la province euh, de Rutana. Et là, euh, nous totalisons euh, au niveau national environ euh, 2500 euh, hectares. S'agissant de la production, C'est une production vraiment estimative parce que la production réelle sera obtenue après la collecte de la production. Mais déjà, les études estimatives que nous avons faites pour la production nous donnent une production d'environ 1500 tonnes au niveau national. Je vous apprendrai que ce sont des superficies qui peuvent se voir augmenter, étant donné que pour le moment, nous avons déjà entamé des recherches d'adaptabilité de la culture du coton euh, dans la province de Tchankuzo et de Kirwondo, et nous voyons que euh, les résultats euh, sont très prometteux. Et certains administratifs de la province Kirundo, surtout ceux de la commune de Bougavira, demandent la réorganisation de certaines collines plus peuplées que d'autres. Cela a été dit ce mardi dans la réunion tenue par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sabine Nakarutimana, à l'intention des administratifs, des instances de sécurité et de justice, des leaders des partis politiques des communes de Kirundoneg et Bugabira. Les détails avec Abraham Safari. Dans la réunion tenue par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Sabine Nhakaroutimana, ce mardi au chef de la province de Kirundo, à l'intention des administratifs à partir de la base, les instances de justice et de sécurité, les leaders des partis politiques et les chefs de service, certaines questions ont été soulevées. Il s'agit du prix du savon qui se vend dans tout le pays pour lutter contre le Covid-19. Certains administratifs pensent qu'il y a spéculation de la part des commerçants car le prix connu a été de 150 à 200 francs. D'autres, surtout de la commune de Bougabira, ont demandé la subdivision de certaines collines qui sont beaucoup plus peuplées, soit en deux ou trois collines, pour qu'ils puissent bénéficier des fonds alloués à des coopératives sanguines. Ici, Honorable Sabine Nakarutimana les a conseillés plutôt qu'il faut faire un recensement de la population vivant sur ces collines pour soumettre la question auprès du ministère de l'Intérieur, Sécurité publique et le développement afin que ce dernier puisse prendre la décision pour la question du savon ainsi que les autres produits soit de la brarudi, sucre de la sauce sumo et du ciment. L'administration doit être vigilante selon honorable Sabine Hakaroutimaana pour sanctionner les commerçants spéculateurs. Certains administratifs à la base ont signalé à la radio Isanganiro qu'ils ne savaient pas jusqu'ici le prix réel du ciment car certains commerçants vendent à 30 000 francs le sac, d'autres un peu moins. De même que le sucre de la sauce sumo qui se vend à 6 000 francs le kilo et ces commerçants ne sont pas sanctionnés depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio, Je vous l'avais dit dans les titres, toute construction d'un bâtiment en milieu urbain est soumise au permis de construire. Et cela ressort de la loi du 12 août portant code de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burundi. Son article 98 précise des exigences pour des sites non lotis, dont l'implantation de tout bâtiment à une distance d'au moins 3 mètres de la voie de desserte intérieure. Vestine Dans cette loi du 12 août 2016 portant code de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction au Burundi, son article 100 précise qu'en milieu urbain, toute construction d'un bâtiment exige un permis de construire. Cela veut dire que quiconque veut construire un bâtiment fait appel au bureau d'études agréé. Un architecte ou ingénieur en matière de construction tirer pour la confection d'un dossier technique et comprenant les plans ou le projet architectural et les études techniques exigées par le ministère ayant en charge de l'urbanisme. L'article 112 de la même loi stipule que nul ne peut dans un centre urbain entreprendre une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications existantes sans autorisation préalable délivré par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Construction. Cela n'épargne pas les services publics et les concessionnaires de services publics de l'État. L'autorisation est matérialisée par un permis de bâtir. Cependant, l'article 114 de la loi portant code de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Construction du 12 août 2016 répertorie les activités exemptées de permis de construire pour être réalisées, entre autres les travaux de ravalement, Les constructions temporaires, les constructions et les travaux couverts par le secret de la défense nationale et de la sécurité publique, les constructions à usage résidentiel d'un seul niveau sur un site non loti, les murs de clôture n'excédant pas de mètres de hauteur, sauf disposition contraire applicable à la zone. Concernant les sites non lotis, l'article 98 de la dite loi exige que l'implantation des limites d'une parcelle se fasse à une distance minimale de 6 mètres à partir de l'axe de la route l'implantation des bâtiments au face à une distance d'au moins 3 mètres de la voie de dessert intérieur et l'implantation des bâtiments le long d'une route nationale respecte la distance prévue par le code de l'aménagement du territoire Dans nos éditions ultérieures nous vous parlerons des conditions exigées pour obtenir le permis de construire et quand ce dernier est refusé à son demandeur Pénurie de boissons de la bras comme l'Amstel dans les zones urbaines d'Obgiza et Nyakaviga. Les commerçants détaillants qui se sont entretenus avec la radio Isanganilo ce mercredi font savoir que la carence de ces produits alterne. Ils affirment qu'ils travaillent aujourd'hui à perte puisqu'ils ne reçoivent plus les quantités commandées chez les grossistes et cela depuis trois mois déjà. Ils demandent à l'État de se pencher sur cette question et d'y apporter une solution. Suivez ce micro-trottoir de Jean de Dieu, Ilakotzi. Les Produits par sont disponibles sur les prémices 72 75 ans le royal, le fanta, le vivant les produits qui m'a sur les 75 72 3, 75 50. Et les prémices qu'on nous ne sont pas en Et quantité a, suffisante. Et les produits qu'on trouve d'âges d'époque différentes, ils sont. ne sont pas proportionnés au nombre de clients qui veulent acheter là. -bas. Au départ, on dit que les produits qu'ils le reçoivent, ils qui reçoivent est en quantité minimum par rapport au cria. -cria. La conséquence d'olive et au cria qui va, qui va acheter la quantité qu'on reçoit n'est pas de la quantité reçue au départ et au partage parmi les clients. La situation est mauvaise concernant les boissons. Si elles sont disponibles, elles sont en quantité insuffisante. On donne environ 10 caisses d'amstel, de primousse, de même que les petits amstel, royal et fanta excepté les bocs qui s'obtiennent très rarement. Pour les départager à nos clients, c'est bien difficile. On sert certains d'entre eux, car le nombre qu'on donne est insignifiant. On essaie de faire un tour de rôle, quittant à ce que celui qui reçoit les Prumus et le petit Prumus ne reçoit plus les amstel. On les prend ainsi pour servir les autres. Cette situation prévaut après la fête de Pâques. Nous demandons à la barodie de les disponibiliser dans les méga Dépôt pour que nous nous en procurions en quantité suffisante et à prix abordable. Car aujourd'hui, on n'obtient plus de bénéfices suite à la quantité qu'on nous donne. Je pense que le problème se situe au niveau de la Braroudi. Et les prix des produits vivriers sont toujours en hausse sur le marché malgré la mesure du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture de les diminuer. Certains commerçants expliquent qu'ils s'en approvisionnent à un prix élevé et qu'ils dépensent beaucoup pour le transport. Lydie Gahimbar reportage. Nous sommes au marché de la zone Gagara, dit Cotebou, sur la mairie de Bujumboura. Nous avons visité les tendres de produits comme le halico et le riz. Certains commerçants rencontrés affirment la montée encore des prix du halico qui se fixent entre 300 francs burundais par kilo et 800. Leur coûte entre 700 et 2000 francs bon. Ces commerçants disent que même si le gouvernement du Burundi, à travers le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, a mis en place la fixation de nouveaux prix des dents alimentaires pour l'agriculteur, les prix des marchandises sont toujours à la hausse suite aux frais de transport, les taxes. Ils affirment également que les prix sont encore élevés chez les agriculteurs. Nous avons également visité les stands où sont vendus les produits comme les oignons ou les oignons blancs côte 1500 francs par kilo et les oignons rouges. 1 800 francs par kilo et les pommes d'hôtel également coûtent entre 1400 et 1500 francs par kilo. La situation est ainsi au moment, au moment où des nouveaux prix fixés par le gouvernement du Burundi chez, les, agri chez les, ag les agriculteurs sont 700 francs par kilo de pommes d'hôtel. De le riz, le riz dit hiro coûte 830 francs et le riz blanc rond 950 francs par kilo. Le riz à grain l'eau 850 francs, et le riz blanc à grains long 1000 francs par kilo. Le halicot di jaune, 1100 francs par kilo, et le halicot simple, 950 francs. Le halicot di kirundo, 900 francs par kilo, et les oignons rouges, 1200 francs, et les oignons blancs, 750 francs par kilo. C'était un reportage de Lydia Himbade. Vous voudrez bien nous excuser pour ces petits problèmes de nettoyage de ce reportage. Place maintenant à la chronique Parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi. L'exclusion peut être due aux différentes raisons, comme une haine envers une autre ethnie ou parti politique. Léonidas Nijimbere, chef de projet au sein de l'association Tugendero Wono pour la consolidation de la paix, précise que certains le font sciemment en en sachant les conséquences néfastes et d'autres le font inconsciemment. Mais au final, si rien n'est fait, tous arrivent à provoquer des violences de masse. Et selon lui, il faut des leaders capables de combattre l'exclusion en parole et en action. Ornella Mucho. La haine, l'intolérance politique, mène souvent à l'exclusion. Leondas Njimbele, chef de projet au sein de l'association Tugendel Obounou pour la consolidation de la paix, ajoute qu'une peur basée sur un passé douloureux est aussi une autre cause de l'exclusion. Selon lui, les concepteurs de messages aux sensibilisations, saiment l'exclusion, qu'ils soient conscients ou non, sont comme des empoisonneurs. Conscients ou inconscients, ils sont tous des malfaiteurs. Ce sont des empoisonneurs. De 1992 à 1996, je n'étais pas au pays. Et j'entends souvent des gens, je ne sais pas ce qu'ils disaient, il y a eu un ministre de la Défense qui disait à des gens, surtout des étudiants, peut-être qui étaient en train de chasser, de ces universitaires, les gens que vous êtes en train de chasser reviendront et vous chasseront vous-même. Probablement que ces gens-là sont revenus, je ne sais pas. Probablement même qu'ils sont au pouvoir. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui leur est arrivé il y a quelques années? Je pense que oui. Si oui, Il n'excluraient pas d'autres. Sinon, s'ils si excluent d'autres, il devrait savoir que ces autres aussi qui sont en train d'être exclus reviendront et probablement peseront lourd à leur progéniture. Selon toujours lui, ce qui exclut d'autres ne devrait pas être ignoré, mais plutôt être traité et suivi par des experts en la matière. Des gens qui vraiment pratiquent. L'exclusion à outrance, ce sont des malades. Et les malades, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas les abandonner. Il faut plutôt s'approcher d'eux pour leur donner un traitement parce qu'il y a moyen de les humaniser. C'est-à-dire qu'ils sont déshumanisés, c'est ça la maladie qu'ils ont. Donc il faudrait trouver des stratégies pour les traiter comme des malades. Il trouve qu'il faut des leaders capables de casser la chaîne des cycles de vengeance. Mais les leçons que j'en tire tout simplement, je peux dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans un cercle vicieux qu'il faudrait rompre. Parce que d'abord, être conscient qu'on récolte ce qu'on a sommé. Donc, ce que je vais subir aux autres, je le fais subir à ma progéniture, à mes enfants, à mes petits-enfants. Parce que ce sera un effet de boomerang. Donc, on devrait avoir, euh, saisir une opportunité qui se présente pour chercher des leaders, des leaders libérés de son marqué à l'exclusion pour casser la chaîne, pour casser ce cercle. Les Onidas Ningjibiri trouvent que les leaders ont le rôle majeur dans le changement de mentalité et comportement de la population. Merci, Onela Mucho, Merci, M. Nijimbele Léonidas. Euh, et pour boucler définitivement ce journal, je vous le disais dans les titres le président d'Haïti est mort la matinée de ce mercredi 7 juillet à sa résidence en bas-lieu bas de Port-au-Prince. C'est le premier ministre sortant qui a annoncé l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, par un commandant armé dans la nuit de ce mardi à mercredi. Claude-Joseph précise également dans un communiqué que l'épouse du président a été blessée dans l'attaque et hospitalisée et appelle, à la, appelle la population au calme, indiquant que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Venel Moïse était au pouvoir depuis 2017. Sa légitimité était remise en question depuis plusieurs mois. L'opposition et la société civile réclamaient de nouvelles élections. Le président avait préféré organiser en juin un référendum sur une nouvelle constitution en scrutin reporté au 26 septembre en raison de l'épidémie de COVID-19 en même temps qu'une présidentielle et des législatives. Mardi, un nouveau premier ministre avait été nommé le docteur Ariel Henry, avec pour mandat de régler le problème politique, mais aussi de s'attaquer à l'insécurité. Le quartier de Martissan, tout proche du palais présidentiel à Port-au-Prince, était bloqué depuis le 1er juin par une guerre de gangs qui paralysait tout l'ouest de la capitale et une partie du pays, car il s'agit d'un point routier obligé pour se diriger vers l'ouest du pays, ce qui a entraîné l'exode de milliers de personnes. Voilà, il est 13h19,